Mais quand stage 32, le prophète est allé dans les sectes les appelant, alors ils l'ont fatigué et les ont attachés à leurs deux garçons et à leurs imbéciles.